50 languages. 52 52 dans le grand magasin dans le grand magasin Si nous allions dans le grand magasin si nous allions dans le grand magasin Je dois faire des courses Je dois faire des courses, Je veux acheter beaucoup de choses. Je veux acheter beaucoup de choses. Où sont les articles de bureau Où sont les articles de bureau J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. J'ai besoin de stylos et de feutres. J'ai besoin de stylos et de feutres. Où sont les meubles Où sont les meubles J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. Où sont les jouets Où sont les jouets J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche. J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche. J'ai besoin d'un ballon de foot est jeu d'échecs. J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs. Où sont les outils Où sont les outils J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. Où sont les bijoux Où sont les bijoux J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. J'ai besoin d'une bague et des boucles d'oreilles.